ما هو في في اسماء الله وصفاته الاسماء ஹ்வாஹ் او كذلك طبعا و تسميته تسمي دي الاسماء سمي غير الله باسماءه دي السلط من الله ونزا من العزيز ولماذا ما يقال السلام على الله نعم وعلى الدعاء والله يدعى لا يد لا يعني يدعى ولا يدعى له اللهم لا وقت انما باطل طيب يقول المصنف باب قول اللهم اغفر لي ان شئت فقددير والله بعده الموىء اذا شئت لاقره في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت او لو رحمني ان شئت ليعظم المساله فان الله لا مكرها له لا مكرها له والذي مسلم يعظم رهبه فان الله لا تعذبه شيء اعطاه مسجد الله qu'aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux » ou « Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux » et qu'il soit déterminé dans sa demande car à Allah, il n'y a rien qui ne lui soit euh, impossible dans ce qu'il donne. Il y a quand même une question qui est à la fin يجب المساله الي يجزم في طرفيها ويتيقن الاجابه سنجعل سوى determiner dans sa demande qu'il soit sûr de la réponse ارهب اي الطلبه الحاجه التي يريد يعني ارهب وناس هو لا شيء اللي ينت قد يطلب ان الله لا يتعظمه شيء اعطاه اي ان الله سبحانه وتعالى لا يحصر له شيء اراد اعطائه il il qu'il qu'il lorsqu'il fait son don donne ce veut veut veut qui et autant Ibn Adam அல்லும் Oh le fils d'Adam, si vous preniez et vos derniers et vos dînes, et vos hommes tous réunis, on a seul lieu et tous me demander quelque chose. Je d'en à chacun sa demande. Cela nous nous retirerait en rien, ne réduirait en rien de bon. Royaume, tout comme ne réduit les huiles que l'on sort de la mer. Fa la yukal in shit fi ad-du'a. La bout min min al-azima. Et ça c'est euh c'est euh, une chose une erreur que beaucoup commettent ils font doa après inshallah Adam cool, a dit Joseph et ce qu'il dit Allah yu'afik insha'a ça c'est dire s'il le veut ou euh il fait un doa dans le sens où Allah yassir Allah yassitrah inshallah ça Quand tu fais un doigt, tu ne dis pas « Inshallah ». Tu dis « Amin ». Car cela vient à dire, c'est comme si, en fait, tu n'en avais vraiment, pas vraiment besoin. Si demain, par exemple, quelqu'un va voir un, un « Dachar », et lui fait une demande, une chose, il a réellement besoin, et qui est-ce qu'il peut le donner, dont il a vraiment besoin Il ne dira ah, pas « Donne-moi ça, si tu veux ». Il va le, il va le, le conjurer. فكونجره دلماا سا تنتسعد دلماا سا الله اولى بهذا اولى بهذا يقول الشحر جمالي لما كان الكل مفتكرا الى الله عز وجل و هو الغني الحميد نها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد دعاء ان يعلق مطلوبه بمشيئه الله لان ذلك يشعر باعدام الاهتمام بالمطلوب وذلك ينافي الافتكار الذي هو روح عباده الدعاء Donc, comme tout est appauvri dans le besoin de recevoir d'Allah, qui lui est le riche et le loué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans, dans, dans, dans le Dura de le lier à sa volonté. Car cela remène à, à ressentir un manque d'intérêt pour la chose. Comme on vient d'expliquer. Comme si ce n'était pas grave. Si tu me donnes tant mieux, tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave. Et ça, cela s'oppose justement à ce côté de nécessité que l'on a en nous, de revenir à vers Allah qui est le justement lui qui est l'âme de l'adoration et de l'invocation que tu vas ressentir adal wal khudu' adha wal tazallul adab al khushiya tous ces choses l'insan va ressentir qu'il a besoin de ça encore qu'on a besoin et celui qui dit <t 'un> Allahumma atini nishit comme s'il si dit si tu veux donne-moi si tu ne donnes pas c'est pas ça bref yo awal bi hada لئن التخيير لا يليق بالعز وجل إذ لا مكره له حتى يخير ثم امر الداعي باللحاح في الدعاء وان يسال الله ما اراد من الخير كبر كبر او صغر فإنه لا يحصر عليه شيء أراده يعطاه لا يكبر عليه حاجه سائل فإنه فإنه مالك الدنيا والآخرة متصرف فيهما التصرف المطلق وهو لكل شيء قدير Donc on ne demande pas le choix de choisir. Qui a demandé le choix C'est comme si euh vous vous pensez que Allah ne pouvait pas. Ah non. Ça. Et ça c'est bien sûr ça contredit ah les sifat d'Allah de la perfection et de la richesse absolue. Et quelles qu que soient la demande, qu'elle soit grande ou petite, Allah peut tout donner. Allah il peut tout donner. et il est capable de toute chose. Aux فوائد, تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة, on peut pas parmi de lier à l'invocation la, la volonté de dire اللهم اعطني ان شاء الله فدعاء ان شاء الله فالدعاء adamage. La مشروعية الدعاء و اثبات نفعيه cela montre que le doua apporte ses fruits et qu'il est légiféré perso. légitime. Ça dit ça, mais le wajib Alors, reboucoum, دعوني استجيب لكم. Alors, leseigneur a dit "Appelez-moi, je vous répondrai. Et adorez-moi et également demandez-moi." Et si l'on ne parle à celui où d'aki Si tu ne m'en parles, à, à qui tu vas demander Et cela si te donne pas, à qui va te donner Ah, qui va te donner si cela te donne pas Personne ne pourra s'apporter. Sa illusion est maître al-kamal li-llah azza wa jall. C'est la mot la perfection. sur le permis de tribut d'Allah Rabi al ta'zim rahba fi ma'inda Allah husn dhon billah qu il faut montrer constamment le désir ardent ce qui auprès d'Allah et penser du bien de lui qu il te donner quand il se tanzih Allah amma yuwah yuham al naqais qu il faut purifier Allah de tout ce qu'on peut s'imaginer comme des fautes munasabat al hadith al bab aitha dalal al hadith la tahrim ta'liq al du'a bil mashiaums hadith ya montrer qu il n'est pas permis de dire insha Allah la stefan do if you want munasabat al-hadithi al-tawheed ayisou dalal al-hadith ala tachlim ta'lik al-dura' bil-mashiach inna zadika yushiru vizha'f al-iftikar ilallah iwa zadika munafin al-tawheed donc ne pas dire incha'Allah car cela fait montrer une faiblesse justement dans le besoin de recevoir d'Allah comme on l'a dit, c'est comme si toi tu disais si tu me donnes, tu en plus, je viens ne pas se passage, je vais en passer, passer. Alors je ne passe pas. Tu ne passes pas. Et cela s'oppose au tawhid. Non. Ce maqala bab la yaqulu 'abdi wa amatī. 'Abdi ou amatī, est-ce un esclave homme ou femme Amma, c'est le monas de 'abd. On dit 'abdah. Non, c'est amma. C'est amma. وفي الصحيح ان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون احدكم اطعم ربك وضئ ربك وليكل سيدي ومولاي ولا يكون احدكم عبدي وامتي ليقل فتايا وفتاتي وغلابي Donc selon Abu Huraira radi Allah anhu le messager de Allah عليه الصلاه والسلام qui quand on trouve nous dise nourris ton seigneur en parlant à l'esclave ou éclaire ton seigneur mais qu'il dise nourris ton maître quand nourris ton maître et que au cas où vous le dites mon esclave au mon serviteur ou ma servante, ou comme ça. Et qu'ils disent, par exemple, Mouvala, Moulamira, c'est le garçon maintenant. Il y a de la ma'ana, taquille d'en. Ouahava, l'aïssa l'aïtlaq. L'aïssa, l'aïtlaq. Il y a de la ma'ana, l'aïssa l'aïtlaq. Il y a de la ma'ana, l'aïssa l'aïtlaq. الْرَبْ وَالْخَالِقِ، الْمُرَبِّ، الْمُتَصَرِّفُ وَوَا مِنِ الْأَسْمَالِ خَاسَ بِاللَّهِ إِذِكُوتِي عَنِ الْدَافَةِ Donc الرب, c'est un nom, lorsqu'il vient avec elle, il est خاص دافة, مو, امبروبي بوتر. امبروبي بوتر الرب, pour Allah. Lorsqu'il est مُضَافَة, c'est un autre mot, on peut l'emprayer pour autre. On peut l'emprayer pour tout qu'Allah. Mais quand on dit unرب, alors ça c'est que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. சயோமி தசர جباله فقط يملك. beaucoup de contrôle qu'on va dire. ça beaucoup de choses. الشرح الاجمالي لما كانت الربوبيه والعبوديه تدلان على التعظيم الذي يليق الا بالله عز وجل نها رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يسمى السيد رببا والمملوك عبدا. لنذلك يوهم مشاركه تدباري عز وجل فيما يستحقه من الاسماء والصفات الواجبه له دون غيره. Donc la roboubie, l'esclavage, c'est de chose qui indique le تعظيم. Qui ne revient qu'à Allah. C'est pour cela que le Nabi sallalah alayhi wasalam a dit d'écrire le maître, seigneur ou que le sujet, l'ablok, c'est-à-dire ce que tu possèdes comme esclave, qu'on nomme seulement عبد. Car cela laisse entendre à les participations avec le créateur dans sa possession et dans ce qu'il mérite parce qu'il revient comme droit dans les noms et attributs qui ne sont propres ce marché sallallahu alayhi wa sallam il est sti'amal al al-faz al-tila tathamal al-mushabaha ka fataya wa fatati wa zhalika akmalu fi tanzih al-bari wa akhsa taadduban ma'ahu wa jibaran l'ihazir all-ladhi nabtalahumullah bil-riq وَلْخَاتِرَفَنِ أَلَّذِينَ مُتَلَاهُمُ اللَّهُ بِرِقٍ Donc on emploie des termes qui eux, justement, ne laissent pas entendre ces côtés de, de participation dans le droit d'Allah. Comme, comme il a dit, فَتَاةِي وَفَتَاةِيَ A la base, فَتَاةِي, c'est jeunes garçons. Et c'est غُولَام. C'est les deux meilleurs comportements avec Allah, عز و جل. Et également... et on va dire plus euh c'est je suis proche de ça proche de plus de tact en vers les gens qu'on était éprouvé par justement l'esclavage celui qui est un esclave ça voilà. tu l'appelle la salène fata yabdu abdi pour lui c'est plus tôt attends ce que les slaves sont ça <rire> <rire> les faïd وجوب صد اثرايع kilobligator de fermer les portes كيمان عمل ثانيا الرب اسم من الاسماء من اسماء الله لا يجوز اطلاقه على غير الله الا اذا كان الا اذا اضيف لغير عاقل كالرب الدار ورب الدبه دونك يا رب سي permis لنود الله et qui n'est pas permis quand on dit الرب avec الف واللام qui n'est pas permis de nous pouvons pointer que lui sauf s'ils sont apparenté à autre et il y a comme condition également qu'on a bien cité qu'il faut affilier à une chose qui n'ait pas de raison comme un animal comme un objet rabbu d'ar rabbu d'naqa si jamais tu dis m'asaline rabbu fulain manhu wallah wallah تَحْلِيمُ تَسْمِيَة الْمَمْلُوكِ عَبْدُ وَمَمْلُوكَ عَمَاحٍ qui n'est pas permis de nommer le, euh, le sujet, on va dire comme ça, serviteur, mais pareil pour la femme, servante. عَرَبِيَ عَنْ جَوَاءِ تَسْمِيَة الْمَعَلِكِ سَيِّدَنْ وَمَعُلَا qui l'est permis de nommer... Euh, Celui qui possède euh, un esclave, de le nommer Sayyid Maître. Mouna sabat al-hadith, c'est l'bab. Ayisunaha al-hadith, an tasmiyat al-mamlouk abdan, wal mamlouka amah. Le hadith indique cette introduction-là. Mouna sabat al-hadith, c'est le tawhid. Ayisunaha al-hadith, an tasmiyat al-mamlouk abdan, wal mamlouka amah. L'énazalika ishiraq ma'Allah fillu l'uboudiyah. La l'élection qu'il y a au tawhid, c'est parce que cela amène à associer Allah dans la servitude. <único>. <Jonas ritına> كل العبوديه لله العبوديه اسم الشخصيت دي لله يقول ملاحظه الذين يجيزون اطلاق كلمه رب على المخلوق يحتج بقوله تعالى ان يوسف اذكرني عند ربك وبقول عيسى عليه السلام انت ليد الامه ربتها فاجاب ان كل يوسف اذكرني عند ربك انا وجاهز في شرع من قبلنا وجاء الشعناء بخلافه اما قوله صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه وربتها بين اللفظ مؤنث لا يهم مشاركه الربع زوجال في اسمه ديجا كومبلي دو امبوي ربAvec une créature عاقله un homme c'est reprit la parole de Joseph dans son soi elle dit et cite mot pour le ton seigneur en parlant de cet homme avec qui avait interprété le rêve qu'il sortir de prison et qu'il allait précédé du vin pour son son roi son maître. On dit quand tu sors parle de moi. Ah. En fait, les gens ont répondu qu'en fait, cela était dans la l'islation de ceux d'avant nous. Mais qu'aujourd'hui nous notre lislation a bien l'interdit. Et dans le hadith, antalid almat wa rabtaha que l'esclave femme va mettre au monde ça sa... quoi ce seigneur de le même seigneur En français. Il y en a un Je ne connais pas ceux-là. Le féminin de Seigneur. Il se dit le Seigneur, comme ça, avec un oeuf. Alors là, je ne sais plus. Parce qu'il y a des mots, des fois, ce n'est pas ce que tu crois. Par exemple, dans ce moment-là, ils font l'erreur, ils disent un chasseur ou une chasseuse. Une chasseresse. Ouais. Ça, c'est bien. Ils vont dire un empereur ou une empereuse. C'est quoi, empereur tatrice. <rire> Donc seigneur, je vais me vais pas nous faire avoir, faire un cri ce dire hein. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une seigneur avec un e Allah alem. Mais je suis pas sûr. Bref, que là dans le hadith, il est venu au féminin de cette façon. Rabbata, il a pas dit rabbaha. Donc comme c'est venu au féminin, là ça met aucune fausse impression que ça revient à Allah. Qala wa fi euh hada al hadith, ajaza an-nabi sallallahu alayhi wasallam tismat al malik mawla وفي حديث اخر نهى عن ذلك فالجانب انهما ان يقال يجوز تسمه المالك مولى وتركه افضل قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ده حديث كنا نقول aujourd'hui on peut nommer le maître maula et dans tout hadith il faut pas appeler maula parce que le mola de nas Allah on sait quoi moi entre les deux c'est en fait pour dire que l'interdiction n'est pas de tahrim mais de tanzir qu'il est préférable de le laisser le maula pour que Allah sans quoi c'est reste permis Non. J'ai oublié le dalil pour Abd. Hein? Ah, Mais Moula c'est pas la sauce, c'est Moula c'est un slave libéré. Parce que Moula c'est slave libéré. Et c'est Moula c'est bien pour celui qui se convertit par ta cause. davantage à chez a au gens qui ils se convertissent et ça veut dire en sens d'allier et de mettre indépenda ça, ça dépend de la phrase parfaite de cet accord wa alhamdulillah rabbil alamin